sur le territoire libyen, ce qui confirme pour la première fois la présence de soldats français dans ce pays. Il s'agit vraisemblablement d'agents de la DGSE, leur identité n'a pas été communiquée. Les sports, et voilà de quoi rendre jaloux Neymar ou Cristiano Ronaldo. Paul Pogba s'apprête à signer le transfert du siècle. Le français va quitter la Juve pour retourner à Manchester United un transfert à 120 millions d'euros. Bonjour Thibaut Geffretin. Bonjour. La pioche, comme on l'appelle, devient de fait le joueur le plus cher de l'histoire. Oui, c'est du jamais vu dans l'histoire de foot avec ce transfert du siècle comme l'affiche l'équipe à sa une. Pogba va devancer les 100 millions de Gareth Bale les 94 millions de Cristiano Ronaldo. Le football français avait longtemps détenu le transfert le plus cher avec Zidane en 2001. 75 millions d'euros à l'époque entre Turin et Madrid. Zidane, justement, entraîneur Du Real aujourd'hui a tout fait pour recruter Pogba, mais la star de l'équipe de France a choisi de faire son comeback à Manchester United, club qu'il avait quitté après une saison ratée en 2012. Pogba sera entraîné par José Mourinho, aura comme partenaire Zlatan Ibrahimović, mais ne disputera pas la Ligue des Champions dès cette saison. United étant seulement qualifié en Ligue Europa, la deuxième des coupes d'Europe. Merci Thibaut Geffrotin. L'OM change de tête. Le président Vincent Labrune sera remplacé dès lundi par l'Italien Giovanni Chiccolonghi. Je sais que vous aimez ce nom, Jérôme. Oui. Il a été un proche collaborateur de Robert Louis Dreyfus. C'est un spécialiste du marketing sportif. Il va préparer la vente du club hein, qui a été annoncé il y a quelques mois. Le Tour de France, Chris Froome, intouchable. La première étape des Alpes hier a été remportée par le russe Zacharine mais elle n'a pas profité aux adversaires du Britannique qui a conforté son maillot jaune. 18 e étape aujourd'hui, c'est un contre-la-montre entre Salange et megève avec un passage par la fameuse côte de Domancy, chère à Bernard Hinault bien sûr. On termine avec les courses qui ont lieu cet après-midi à Deauville. Voici les pronostics de Claude-Pierre Santi pour le quintet. Le 8, Victorious Venture, le 10, Adjudant, le 11, Asterdini, le 6, Dagobert-Duc, le 3, Théodache, le 9, Zambezo, l'As, El Dakar et le 4, Summer Quality, 8, 10, 11, 6, 3, 9, As, 4. Les pronostics de Claude-Pierre Sa Sa dernière minute, c'est le 11, Asterdini. Merci, c'était le journal d'Isabelle Choquet. RTL 9 vers 10 Notre balade dans les rues de Paris avec euh, Laurent Dodge dans quelques secondes, la rue Blanche. Mais pourquoi s'appelle-t-elle la rue Blanche Aujourd'hui et jusqu'à samedi, le vélo triporteur Folio est stationné devant la librairie Les Passeurs de mots à Sarzeau, en attendant sa tournée bretonne avec étape à Arzon, La Trinité, Quibron. Retrouvez toutes les dates de la tournée sur folio-le-site.fr. RTL Première Radio de France. RTL. Découvrez l'intensité des bières Grimbergen, tel son emblème, le phénix.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 Casino Drive. Avec Géant Casino et les supermarchés Casino, ne perdez pas une minute de vos vacances. Passez votre commande sur CasinoDrive.fr et retrouvez vos courses à votre arrivée dans le drive de votre magasin Casino. Profitez d'une remise exceptionnelle de 8 euros des 50 euros d'achat avec le code été pour votre première commande sur CasinoDrive.fr. RTL Matin. Au fil des rues. Avec Laurent Dutch sur RTL. Au fil des rues, c'est votre rendez-vous tout l'été avec les rues de Paris racontées par Laurent Dodge. Bonjour Laurent. Bonjour Jérôme. Vous nous parlez ce matin de la rue Blanche. Eh oui, je suis quand même un comédien, donc je ne peux pas ne pas parler de cette institution théâtrale qui a été située ici, rue Blanche. On est dans le 9e arrondissement de Paris, on est au bas de la Butte-Montmartre, et il y avait pendant longtemps une école prestigieuse qui malheureusement aujourd'hui a fermé ses portes. Mais l'étymologie de la rue Blanche n'a rien à voir avec cette école de théâtre, ça a plutôt à voir avec les carrières de Il faut savoir que euh, depuis, euh, de, de, depuis le Moyen-Âge, on extrayait euh, dans, dans les carrières de la butte du plâtre, qu'on acheminait ensuite euh, vers Paris et vers la Seine pour le transporter plus loin. Et bien, à cet endroit, la rue Blanche est assez en pente, c'est quand même quelque chose qui descend très fortement. Et bien du coup, le plâtre voltait dans tous les sens et ça a littéralement tapissé la voie du sol jusque sur les façades des immeubles. Tout était recouvert de plâtre, donc tout était blanc et donc imaginez-vous dans Paris au 19 e siècle où le ramalement c'est pas encore d'actualité donc la ville est noire, elle est poussiéreuse elle est sale, et bien tout d'un coup il y a quelque chose qui va trancher, une saignée de lumière toute blanche ça sera notre rue blanche, on l'appelle comme ça depuis le 17 e siècle, en raison donc de ce, ce plâtre qui s'était déposé sur la rue euh, lors de son transport. Et ces carrières elles ont fonctionné pendant euh, très très longtemps jusque finalement assez récemment. Ah oui, les, les carrières de Montmartre elles ont fonctionné jusqu'à la fin du 19 e siècle, mais les carrières c'est vraiment quelque chose de très présent dans Paris, il y en a partout des carrières, d'ailleurs le sol parisien est Très fragile de la rive gauche à la rive droite. Quand vous regardez d'ailleurs, et c'est assez amusant à noter, les quartiers les plus sauvegardés, c'est-à-dire ceux où on a le moins loti, bâti, construit, où il n'y a pas d'immenses imm immeubles, eh bien ce sont souvent des endroits euh, où il y a des carrières. Et donc, comme le sol est fragile, comme c'est un véritable gruyère, on ne peut pas construire trop lourdement dessus, et donc on le préserve. Donc je m'amuse à dire que du péril naît la sauvegarde. Petite curiosité, Laurent, ça n'a rien à voir ces carrières de Montmartre avec la fameuse pierre de Paris qui a servi à bâtir tant d'immeubles. alors ah là on parle de quelque chose de Beaucoup moins noble, hein. on parle du plâtre. Mais bon, ça a son utilité aussi. Et puis, comme ça vient de Paris, finalement, c'est assez agréable. Et puis, qui a donné cette si belle couleur et son nom, donc, à la rue Blanche. Exactement. Merci Laurent. Merci à toi, Jérôme. Retrouvez Métronome 2 de Laurent Deutsch dès le 1er septembre aux éditions Michel Laffont. RTL, 9h15 Mais oui, 9h15, c'est donc l'heure de passer le relais à Bruno Guillon et Caroline Diamant J'étais très heureux d'être avec vous depuis 6h30 ce matin sur RTL Et je salue donc Bruno et Caroline Bonjour à tous les deux Bonjour Jérôme, bonjour Caroline Bonjour Nous avons une question à vous poser oh, Allez-y, oui, le allez -y. grand quiz commence Est-ce que vous avez une minute Allons-y, oui. c'est parti Une minute chrono On va vous mettre dans la peau des joueurs du grand quiz de l'été oh, C'est difficile, j'écoute oui. je y arrive jamais Vous avez le droit de jouer tous les deux ah D'accord D'accord Bon, et, et de cumuler un maximum de bonnes réponses en une minute Je vous donne un indice, le questionnaire que nous allons vous faire a déjà été fait la semaine dernière Donc si vous avez jeté une oreille sur l'émission de la semaine dernière Ça ne devrait vous poser aucun souci, est-ce que vous êtes prêt oui. Alors je suis prêt mais je vous préviens tout de suite qu'en général je, je pars me coucher après cette émission Non mais moi j'écoute et je suis Caroline va m'aider Jérôme, Caroline, top chrono oui. Dans quel film Benoît Poulvord joue-t-il le sosie de Claude François euh, Quand euh, oui. Podium. Sur quelle île se trouve la ville de Syracuse euh, La Sicile Quel sport de lutte japonais se caractérise par le gabarit très important sumo. des lutteurs non, euh... Sumo, sumo, sumo Avec quel poisson prépare-t-on les Roll Mops oh. Alors là Sumo <rire> Dans la bande dessinée de Lucky Luke, il est le plus grand des frères d'Alton Aucune idée Joe, non c'est le plus petit Dans le sigle des magasins Fnac, <rire> que signifie le C Ah, euh, j'ai y su ça. Culture, peut-être. <rire> Au Monopoly, quelle est la rue la plus chère oh, la, la, la rue, rue de, la, de paix. la paix. Quel jeu animé par Thierry Beccaro est sur France 2 Un uh, Motus. Qui est l'auteur de Guerre épée Tolstoy. Bravo. Selon la chanson d'Eddie Mitchell, que ne faut-il pas faire avant sa prière du soir Le boogie woogie C'est pas mal On se défend ouais. Du grand quiz de l'été. <rire> Et euh, c'est pour la FNAC, et ses cadres. Euh, oui, la fin. Vous voyez, sais, voyez voilà. que c'est un exercice non, non. pas ah, facile. Oui. Non mais surtout après une nuit blanche. Hein, je pardon. sais, je sais. <rire> on vous embrasse tous les deux, on vous retrouve on demain. On vous embrasse aussi À demain. A demain. demain. Petit message, Peugeot en forme de première fois. Cet été, pour la première fois, profitez de trois ans d'entretien, de garantie et d'assistance offerte sur des Peugeot suréquipés. Et comme c'est la première fois...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 Caroline Diamant Bonjour et bienvenue sur RTL J'espère que ça va bien, ravi d'attaquer Cette nouvelle journée avec vous sur RTL En direct jusqu'à 11h Au côté... Oh oui. de Caroline Diamant. C'est vrai que j'ai longtemps fait des pubs pour eux. Ça va bien Caroline Ça va très bien, je suis ravie d'être avec vous, avec tous nos auditeurs d'RTL cet été, et définitivement magnifique. Et avec toute l'équipe du Grand Quiz de l'été, auprès de laquelle je veux m'excuser tout de suite puisque, je le disais tout à l'heure à Giro, mais à Caroline, j'ai posé un questionnaire, je me suis dit, voilà, je vais vous poser quelques questions pour vous mettre dans l'ambiance du Grand Quiz de l'été, et je vais prendre un ancien quiz, et en fait, j'ai pris celui qui était prévu pour la première auditrice qu'on va accueillir dans quelques secondes. Oui. Bon, vous appelez le 30 de 10 pour jouer avec nous sur RTL. Il y a les SMS, vous envoyez RTL au 74 900. Il y a les réseaux sociaux qui peuvent également vous servir pour vous inscrire avec le hashtag RTL Quiz. Vous allez jouer avec nous jusqu'à 11h et vous allez tenter de gagner. Vous allez tenter de gagner des séjours à Disneyland Paris euh, avec des entrées illimitées pour les deux parcs. Vous serez logé pour une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge et vous allez découvrir le nouveau spectacle, Mickaël Magicien. Vous allez même chanter avec les héros de la Reine des Neiges pour une fête complètement givrée. Vous allez vous éclater en famille. Mmh, C'est peut-être en famille qu'elle partira. C'est notre première candidate ce matin. Bonjour Chloé Bonjour Bonjour Chloé Bonjour à tous Bienvenue sur l'antenne d'Artel, Chloé Je parlais ouais. des réseaux sociaux, bah justement c'est sur Facebook que vous vous êtes inscrite avec le hashtag RTL Quiz Chloé, dites-nous en un peu plus sur vous, euh, vous habitez où, vous faites quoi dans la vie Alors, euh, je suis mariée, j'ai deux enfants, j'habite à Toulouse et je suis ergothérapeute. Mariée, deux enfants, ça veut dire que oui. là, pour partir à Disney, ouais. c'est pile poil, vous êtes quatre. C'est parfait. Il paraît que euh, vous avez donc deux enfants, comment se prénomment-il Alors, c'est deux filles qui s'appellent Roxane et Maxence. Roxane et Maxence, il paraît que vous faites des gâteaux personnalisés pour vos enfants Oui. <rire> C'est-à-dire Alors, ça s'appelle du scrap cooking Euh, et c'est-à-dire que c'est des gâteaux euh, qui sont sur des thèmes précis, des décorations de la pâte à sucre euh, et pour ma petite, l'année dernière, j'ai un gâteau la reine des neiges. Ah magnifique Ah, ah. oui, donc vous êtes très douée dans le thème Parce que déjà, oui. moi, la notion faire un gâteau pour ma fille <rire> c'est quelque chose de très étranger bon. mais alors, allez jusqu'à le, le customiser <rire> si vous voulez, c'est dans une autre vie pour moi donc, je vous avoue quelque chose, que quand nous avons fait oui. connaissance un peu plus amplement avec Caroline, dont on parlait de nos passions respectives et je disais moi je suis un fan de cuisine, ce qui est vrai, et Caroline me disait, je ne sais même pas où se trouve cette pièce dans ma maison. <rire> bon, Chloé, c'est justement oui. Caroline qui va vous poser des questions pendant une minute. Un maximum de bonnes réponses vous placerez en très bonne position pour gagner le premier séjour à Disneyland Paris à la fin de cette première heure, d'accord mm -hmm. Pour ce faire, il va falloir donner un maximum de bonnes réponses, certes, mais surtout, si vous enchaînez, Plus de 10 bonnes réponses d'affilée. Vous pouvez repartir avec 1000 euros cash. D'accord, Chloé Très bien, très bien. Eh bien, nous sommes prêts pour attaquer cette matinée avec vous. Top chrono, c'est parti À quel humoriste doit-on sexe, magouille et culture générale euh, Passe. En rugby, combien de points rapporte un drop réussi Deux. Quel était le nom du navire du commandant Cousteau euh, Calypso. Qui a écrit le livre « Merci pour ce moment » Valérie Trier-Valeur. À quelle marque doit-on le slogan « À fond la forme » euh, Décathlon. À quel groupe doit-on le tube « Message in a bottle » Olif. Dans quel pays se trouve la cathédrale de Cordoue Espagne. Dans le dessin animé, comment s'appelle la petite sirène Ariel. Qui est l'auteur du livre « Les raisins de la colère » oh, Pas. Qui présentera le grand journal sur Canal à la rentrée Pas. Dans le jeu vidéo, de quelle couleur est le héros Pac-Man Jeune. Dans le roman d'Alexandre Dumas, combien étaient les trois mousquetaires mmh, Trois. Dans quel sport Magic Johnson était-il une star Basket. Dans quelle ville, de quelle ville de Belgique est aussi appelée la Venise du Nord euh, Bruges. Oui. On vous l'accepte oui. Alors c'est la petite particularité des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas et c'est vrai que c'est un réflexe Pavlovien. On dit tout de suite bah trois bah forcément. Oui. Hey, mais mais D'Artagnan est-ce qu'il compte Eh et... oui, ah, oui, il compte forcément. Et donc <rire> ils sont quatre Athos, Porthos, ah, Aramis et D'Artagnan. C'était donc une mauvaise réponse. Et franchement, c'est plutôt une belle opération pour vous, Chloé. Je vais revenir sur deux trois choses, notamment sur le rugby. Combien de points rapporte un drop Vous m'avez dit deux. Et la bonne réponse, c'était trois points. C'est notre confrère des grosses têtes, Laurent Baffy, euh, qui a écrit ah. Sexe, Magouille et Culture Générale. Vous avez passé sur Les Raisins de la Colère, l'auteur du livre, Les Raisins de la Colère, le style mm -hmm. littéraire, le biaviorisme que l'on doit à John Steinbeck. Et là, Caroline, regarde ah oui, bon, si voilà. c'est écrit sur ma fiche. Non, je l'ai dit de tête. <rire> c'est un des souvenir que j'ai de mon bac de français. Vous, vous... Aucun <rire> regret. Vous me prêtez des intentions absolument euh, malveillantes. Et enfin, c'est Victor Robert qui présentera le grand journal sur Canal+, à la rentrée. Bon Combien Monsieur. cela nous fait-il de bonnes réponses pour vous, Chloé D'après vous Aucune idée. On c est à 9 vrai. bonnes réponses. C'est un très bon score ouais. pour démarrer la matinée. Croyez-moi, ce ne sera pas facile à battre, mais... C'est faisable tout de même. Donc continuez à vous inscrire au 3210 ou alors envoyez RTL au 74900. Chloé dans un premier temps, je vous offre une montre RTL. Merci. Et peut-être rendez-vous à la fin de cette heure pour le séjour à Disneyland Paris. On vous embrasse. Au, au revoir. revoir. C'est RTL que vous écoutez en vacances ou au travail. Nous sommes là pour vous accompagner avec le son de Kungs. no Will you realize when I'm gone, that i've dance to a different song? Will you realize when I'm gone, that i've dance to a different song? There's no shame, I got to go. 9 ans DJ français Kungs avec ce hit mondial désormais C'était 10 girls sur RTL Mystelle ma fraîcheur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 Voilà pastis du vin, l'original. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.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 Le grand quiz de l'été. Neuf bonnes réponses c'est le score à battre pour essayer de gagner le séjour à Disneyland de Paris. On va tout de suite jouer avec Arnaud qui s'est inscrit par SMS et qui va tenter de dépasser ce record. Bonjour Arnaud. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Bonjour comment comment allez-vous Ça va très bien, je suis au soleil et c'est le premier jour de mes vacances, donc tout va bien. Oh, ah, c'est merveilleux. Ambiance vacances, je vais vous mettre, vous voulez quoi Vous voulez des cigales on, les a, alors, les on va dire qu'on les a ici. Ouais, bah écoutez, j'en rajoute à la radio parce que tout le monde n'est pas dans votre cas. comme ça, on a des cigales sur toute la France et ailleurs. Alors, alors vous êtes technicien environnement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer vous, vous faites du jardinage, des jardins, qu'est-ce que c'est exactement Non, non, alors je travaille au sein d'un conseil départemental qui s'occupe de l'eau et de l'assainissement pour toutes les communes du département. D'accord, j'ai bien fait de poser la question. Vous voyez, on a toujours besoin de préciser. On a des idées préconçues. Alors, je vous avez euh, une épouse qui porte le nom d'un de nos animateurs sur RTL. Cru tout comprendre. à fait. Un célèbre Jean-Sébastien. <rire> Jean-Sébastien. Ah, Petit de mange. Tout à fait. Bon, mais c'est quand même votre épouse. Donc vous ouais, lui avez tout donné tout votre nom. Oui. Et bien qu'elle le porte alors. <rire> Et on lui posera moins la question. <rire> Croyez-moi. <rire> En tout cas Arnaud, vous savez ce que vous avez à faire, vous avez une mission, premier jour de vacances donc, vous attaquez, décontractez tout de suite, vous avez une minute chrono, je vais vous laisser entre les mains délicates et néanmoins bronzées de Bruno <rire> Guillon, il va vous poser des questions, n'hésitez pas à passer si, vous, si la réponse ne vous vient pas, il faut marquer un maximum de points. Et j'en profite avant de vous poser les questions pour embrasser notre camarade Jean-Sébastien Petit-Demange que vous retrouverez tout à l'heure à 15h dans RTL Autour du Monde. Aux côtés de Jean-Michel Zeka mais également Marc Giraud, également euh, aujourd'hui le spécialiste animaux et nature d'RTL. Bon Arnaud, une minute, vous êtes prêt C'est parti. Moi aussi, on y va. Comment appelle-t-on les habitants du Mans les Mansots Quel duo comique s'est demandé qui a tué Pamela Rose Cadeau. Quelles sont les prochaines élections qui auront lieu en France Les présidentielles. Dans quel sport se déroule la compétition du bol d'or euh, sport, euh, sport moto. De quel animal s'occupe un maréchal ferrand Les chevaux. Quelle est la nationalité de Cécile de France euh, Belge. Quel jeu consiste à essayer de reconnaître d'autres joueurs les yeux bandés le Colin Maillard. Quel était le nom de la mascotte de l'Euro 2016 Footix. Quel président de la République a autorisé l'arrivée du Tour de France sur les champs élysées oh, oh, oh, ouais. euh, Mitterrand. En France, en quelle classe passe-t-on le brevet des collèges Troisième. Avec quelle actrice Romane Polanski est-il marié depuis 1989 Emmanuel Seignier. Dans quelle partie du corps se situent les cervicales Le coup. Aux échecs, quelle pièce se déplace uniquement en diagonale Le fou. Exactement. Euh, enfin, La dame peut aussi se déplacer en diagonale, mais pas seulement. Et là j'avais dit uniquement. Voilà. Uniquement. Et c'est donc le. Le fou. Oui car le fou se <rire> fait ce bruit là aux échecs. Vous, vous faites fort. très bien le oui. fou, je vais acheter un très grand échiquier pour jouer avec vous. Je sais. Euh, et, et vous ferez vous ferez la reine. <rire> Merci. <rire> bon allez, on va voir vos réponses avec Caroline Arnaud si vous le voulez bien. Alors écoutez, il y a pas mal de bonnes réponses, ma foi. Vous avez enchaîné presque six bonnes réponses ou oui. sept d'affilée, et tout à coup, c'est la mascotte de l'Euro 2016 oui. qui ouais. vous a fait chuter ouais. parce que vous avez dit Footix, vous avez dit Footix et c'était celle de 1998. Mmh. Donc, c'était quand même il y a quelques années déjà. Et là, elle s'appelle Super Victor. Ouais. Alors, Super elle Victor, il. Il, il, il, va pas, il va pas rester dans les mémoires, j'ai l'impression. C'est comme à l'époque, on parle de Footix, qui était euh, la mascotte de la Coupe du Monde 98, et il y avait la mascotte de l'équipe de France, c'était Jules. Et c'est pareil, Jules, on ne s'en souvient pas des, des masses. Hein. Il va, à mon avis, Super Victor va rejoindre Jules. Écoutez-moi, qui n'y connais rien en football, <rire> le seul dont je me souviens, c'est Paul Le Poulpe. Voilà, très bien. Mais qui n'avait rien à avec la mascotte ah, <rire> très bien j'ai encore <rire> encore perdu une occasion de me taire bon allez la suite alors euh, vous avez voulu... vous avez pensé que c'était Mitterrand qui non, avait autorisé l'arrivée du Tour de France sur les champs Élysées. c'est Valéry Giscard d'Estaing et paraît-il que c'est sur les conseils d'Yves Mourouzi qu'il en a convaincu et c'est une bonne chose ils vont arriver certainement euh, très bientôt je ne les attends pas personnellement mais surtout qu'ils ne se gênent pas <rire> écoutez C'est plutôt un excellent score, je dois vous le dire, parce que vous avez atteint, à votre avis, combien de bonnes réponses vous avez ouais, Je sais pas, 11, euh, 11 ou 12 ouais, Exactement. Vous avez 11 bonnes réponses Bravo, bravo, bravo Arnaud euh, Vous annihilez les espoirs de victoire de Chloé Qui a joué juste avant vous Et euh, les espoirs de gains du séjour à Disneyland Paris Pour vous c'est plutôt bien parti par contre Sauf si évidemment d'autres candidats Font mieux que 11 bonnes réponses Et bien on va le voir avant 10h du matin Et à vous qui êtes en train de nous écouter Je vous invite à appeler RTL maintenant Le 3210 pour vous inscrire Ou bien RTL par SMS Vous envoyez les 3 lettres au 74 900 Arnaud je vous dis peut-être à tout à l'heure Mais dans un premier Temps, nous vous offrons, Caroline et moi-même, une magnifique montre RTL. Merci beaucoup. Au revoir, Arnaud. J'espère à tout à l'heure. Eh bien, j'espère aussi. Au revoir. -L. Découvrez l'intensité des bières Grimbergen. Tel son emblème, le phénix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 Independence des Résurgences, êtes-vous prêts Aujourd'hui, vous allez devoir défendre notre liberté, non pas de la tyrannie, mais de l'anéantissement. L'union. Nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Fais la force. Nous allons vivre, nous allons survivre. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de l'independence des Résurgences, actuellement au cinéma, en 3D. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron, aïe-en noir.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 Thank <laughs>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 Hum, mmh, quel bouquet ce cidre à la pêche Vous avez du nez Cléopâtre Non, je dis ça au pif oh. <rire> Bref, depuis ce jour, le cidre à l'apéro Quelle fraîche idée Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool RTL, le grand quiz Le grand quiz de l'été Vous écoutez le grand quiz de l'été Fort bien, mais pourquoi ne pas participer Si vous entendez les questions, vous, vous dites Mais moi je saurais répondre Eh bien venez, on vous attend, RTL 3210 pour vous inscrire Ou RTL par SMS au 74 900 On joue après them. Oh. et sur RTL losing my religion. Et le grand quiz de l'été mais quelle voix mais quelle voix Caroline bon c'est le grand quiz de l'été vous jouez avec nous, tiens Caroline oui. je vous mets à contribution, il va falloir nous trouver un petit défi selfie avant 11h du matin Vous voulez que j'aie des idées Oui, c'est ça. C'est étrange comme requête, en plein été, Oui, ça. je sais. Bon, écoutez, je vais essayer de vous hydrater, et essayer de trouver quelque chose avant, euh, avant 10h. Et, et moi, je prends Julie euh, à l'antenne qui s'est inscrite par SMS, qui a envoyé RTL au 74 900. Bonjour Julie Bonjour Bonjour Bienvenue Bonjour. sur l'antenne d'RTL. Vous nous appelez Dara... Alors, j'ai toujours peur d'écorcher <rire> les noms de villes, mais je vais tenter. Arrast oui, oui. l'arbuen. L'arbueux. Et puis c'est exactement ce que j'ai dit. C'est presque ça. Oui, parce que quand ouais, on est animateur ouais. à radio, il faut avoir un petit peu de mauvaise foi. Euh, c'est à côté de... <rire> c'est vers et Bayonne, c'est ça Ah ouais, au milieu. D'accord, très bien. Bon Julie, que faites-vous dans la vie Je suis fleuriste. Oh, J'adore, quel beau métier. Merci le pas. langage <rire> des fleurs. Ouais. Là, c'est la pleine période, pourquoi euh, Là, c'est plutôt les mariages. Non mais, alors, marrant, parle, ouais. En, en termes en terme de fleurs ah, si, on ça, veut, si on veut des fleurs La saison vous voulez voilà. dire ouais, ouais, La, la et... saison oh, ben Là il y a un peu de tout hein, euh, Beaucoup de, de champêtres les, les roses on en a toute l'année euh, euh, Là c'est vraiment la, la, la saison Des, des belles fleurs on, la, la, Les pivoines ça se termine euh, Voilà ce genre de choses Bon bah Bruno, vous savez à qui vous pouvez passer commande <rire> voilà. pour un joli bouquet. Mais je n'y manquerai pas Caroline. Pour, euh, je parle, je parlais pas de votre épouse, hein, je parle de votre co-animatrice de Mais j'avais bien compris, c'est pour ça que je vous disais, je n'y manquerai pas Caroline. Euh, vous êtes fan de sport Ouais, en général, ouais. ouais. D'accord, très bien. Eh bien, l'exercice sportif du jour, euh, ça va être du sport intellectuel à répondre aux questions que va vous poser, mmh. Caroline. Alors, le record à battre pour tenter de gagner le séjour à Disneyland Paris, c'est 11. C'est Arnaud qui le détient. Il a joué avec nous il y a quelques minutes, d'accord D'accord. Vous atteignez au moins 11 réponses. Eh bien, c'est <coughs> la possibilité pour vous de gagner. Bien entendu, si vous faites 12, euh, ça vous met dans les meilleures dispositions pour être la gagnante de cette première heure. Nous sommes d'accord, Julie C'est parfait. Vous ne savez pas Vous hésitez, le mieux ouais. c'est que vous passiez, c'est pour okay. gagner du temps. Alors du coup, vous ne marquez pas le point, bien sûr, mais vous pouvez marquer plus facilement le point peut-être pour la question qui arrive ensuite. Julie D'accord. Oui. Hop, chrono, c'est parti Que porte Calimero sur la tête euh, y Une coquille. En France, quelle est la première matière qui ouvre les épreuves du baccalauréat La philo. Comment s'appelait la propriété de Michael Jackson euh, Je passe. Sur quelle surface se pratique le curling De la glace. Quel accessoire porte constamment l'écrivain Amélie Notton Un chapeau. Quelle série télévisée avait Elliot Ness pour héros principal oh, Je passe. Quel personnage de bande dessinée veut être calife à la place du calife Il nous A quel artiste doit-on l'album Habana, sorti au printemps euh, au, au bispo, je sais pas. Sur quel continent se situe le désert de Gobi Euh, Gobi Gobi euh, la vie. Quel roi fit venir Léonard de Vinci en France François Ier. Quel personnage de dessin animé demande toujours "Quoi de neuf docteur Bexvani. De quelle région française vient le Brochu Le Brochu la Corse. C'est plutôt pas mal. Ah, elle a dit la Corse Oui. Ah mais vous savez qu'on a notre petit euh, petit gimmick Corse Brochu. Euh... Et avec un petit vin en corse, euh, c'est ce pas... un peu tôt, mais d'ici euh, deux petites heures, ce serait pas mal. Oui, bon, ma foi. <rire> on va revenir ensemble sur vos réponses, si ouais. vous le voulez bien, et à cette question. Quoi neuf, docteur Vous avez bien répondu, bien sûr, Bugs Bunny, oui. euh, qui, dit, euh, qui dit cette phrase. Quoi de neuf, docteur Calimero. Tiens, puisqu'on est dans les dessins animés, Calimero. Alors, ça, c'est injuste. C'est vraiment trop. Calimero a bien entendu une coquille d'œuf sur la tête. Comment s'appelait la propriété de Michael Jackson Ah ouais, ça c'est. Elle s'appelait et elle s'appelle toujours Neverland. D'ailleurs, pour info, ouais. je le dis, si vous avez un petit investissement à faire, je le dis. Oui, oui. La propriété est toujours en vente, mais ne trouve pas d'acquéreur. Oh, Peut-être oui, que Paul Pogba qui, qui vient de signer le plus gros transfert de l'histoire. <rire> voilà. ouais. On peut décider de s'y installer euh, Entre deux championnats On lance le message euh, La série télévisée qui avait Elliot Ness pour héros principal C'était Les Incorruptibles Alors ça c'est le générique du film La série, c'était quoi déjà la série C'était Non, ça c'est euh, au nom de la loi. On va essayer de vous retrouver, tiens, le vieux générique des et des incorruptibles. Je pas, j'ai pas connu, c'était pas mon époque. <rire> Excusez-moi. Ah, alors, moi, encore moins. À quel artiste doit-on l'album Habana, sorti au printemps Vous avez dit Pascal Obispo, c'est vrai qu'ils sont très très proches, mais non Alors, ça ce sont les incorruptibles. C'est pas Florent Pagny, dont j'attendais le nom. Florent Pagny, c'est ça. Et ah ouais, c'est pas Eh oui. Cher François Touchard, vous qui réalisez cette émission, remettez le petit générique des, des Incorruptibles. Et il y avait une voix qui disait, voilà, époque de la prévision, Elliot Ness et son équipe, c'était ça, les voix des séries à l'époque, j'adorais. Bon, Julie, combien de bonnes réponses vous concernant, d'après vous mmh, Je ne sais pas, 8 peut-être, je ne sais pas. Alors, c'est mieux que 8, c'est 9. Ouais. Mais du coup, ah. c'est insuffisant pour le séjour à Disneyland Paris. Julie, on vous offre une montre RTL Super. J'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés. On oui, vous embrasse. Super. Merci. On oh, vous embrasse fort. Le hashtag RTL Quiz vous permet également de jouer sur les réseaux sociaux. Et dans quelques minutes, nous allons vous donner le défi selfie du jour. Je sais que Caroline a réfléchi. Et eh bien, on en parle dans quelques secondes sur RTL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 Crème minceur express pure essentiel, Des résultats visibles dès 7 jours. Aussitôt testé, aussitôt adopté. Ma peau est plus lisse. Elle agit vite. Super efficace. Crème minceur express pure essentielle. 18 huiles essentielles plus caféine pure. Effet à mincissant 91%. En pharmacie. Pure essentielle. L'efficacité à l'état pur. À découvrir le coffret pure essentiel minceur jour-nuit pour une action 24h sur 24.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 Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Le grand quiz de l'été sur RTL. Il est où le bonheur Il est où Il est où Il est où le bonheur Il est où Il est où J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans pote, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors, je me chante mes plus belles notées, ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est là, le bonheur, il est là, il est là, il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque J'attendais d'être heureux J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait Mais ça ne va pas mieux J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires ouais. Je croyais être heureux, mais Y'a tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment Protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors, je me chante, mes notes plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur Ripa, pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, on le veut, tout le monde veut l'atteindre, mais il fait pas de bruit le bonheur, non, il fait pas de bruit, non il n'en fait pas. C'est quand le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, il est là, le bonheur il est là, il est là. Et le bonheur, il est sur rtl.fr. Si vous avez la chance de suivre cette émission en streaming vidéo, vous aurez pu voir Caroline Diamant dans une imitation endiablée de France Gall. Ne me demandez pas pourquoi elle imite France Gall sur du Christophe Maé. Mais en tout cas, visuellement, je vous informe que ça valait le détour. Le grand quiz de l'été sur <rire> RTL. Non mais je le dis avec beaucoup de sincérité, Caroline, c'est très ressemblant, vraiment. Bon Ah là là Le bonheur, ce matin, à mon avis... Il risque d'être chez Arnaud. Arnaud a joué avec nous tout à l'heure en direct sur l'antenne d'RTL. Arnaud s'était inscrit par SMS, il avait envoyé RTL au 3210. Il a joué en début d'émission depuis Nancy. Arnaud a cumulé 11 bonnes réponses. Et c'est donc notre premier gagnant de ce matin. Bonjour Arnaud, rebonjour Bonjour. Arnaud, c'est la bonne nouvelle du jour. Bon, On vous applaudit, et vous bon, partez bonjour. à Disneyland Paris. Avec votre épouse qui a le même nom de famille que notre ami Jean-Sébastien Petit Domange, euh, vous allez partir pour quatre personnes à Disneyland Paris, découvrir le nouveau spectacle Mickey et le magicien et chanter avec les héros de la Reine des Neiges pour une fête complètement givrée. C'est deux jours de rêve avec entrée illimitée pour les deux parcs et vous serez logé à l'hôtel Sequoia Lodge. D'accord, cher Arnaud C'est super, les, gens, les enfants vont être ravis et Écoutez, je le suis pour eux, on vous embrasse Merci beaucoup et bonne journée à vous Bonne journée également, bon alors Caroline. Oui. Nous parlions de ce défi selfie que nous allons lancer pour la deuxième heure du grand quiz de l'été. Cette petite photo qu'on vous invite à prendre avec votre smartphone. Euh, si vous êtes chez vous, si vous êtes au bureau, si vous êtes en voiture, vous pouvez le faire aussi mais vous vous arrêtez quand même, c'est plus prudent. Oui. Alors, euh... Surtout vu le selfie défi qu'on a choisi. Alors, quel est donc le selfie du jour Eh bien écoutez, notre charmante Amandine qui travaille avec nous a du mal à faire des clins d'œil. Oui, elle cligne des deux yeux en même temps. Voilà. Alors, on s'est dit, ce qui serait sympathique, c'est de lui donner des cours de clins Et donc on va vous demander de nous faire des selfies avec un clin d'œil, coquin, sexy, joli, mignon, comme vous voulez. Mais un clin d'œil, on est d'accord Un œil ouvert, un œil fermé. Et merci Jean-Marie Le Pen de ne pas participer. <rire> bon, vous envoyez cette photo avec le hashtag RTL Quiz, petit clin d'œil. Oui, ça c'est le bruit du clin d'œil en dessin animé. Ah oui, on va jouer avec vous là, on va se retrouver juste après les infos sur RTL. Si le pastis Duval pouvait parler. Mais non, il chanterait. Voilà l'été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 Bricot dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Coupe carré Nouvelle tête. Débroussailleuse thermique. Coupe facile. Lame performante. Prix rasé. 99 euros. La qualité, le prix. Bricot dépôt, l'essentiel en deux mots. Débroussailleuse thermique NL. 30,3 cm3. Lame, 4 dents. Diamètre de coupe 23 cm à seulement 99 euros. Arrivage en quantité limitée à partir du 22 juillet dès 7 h Rendez-vous en dépôt et sur Brico -dépôt, dépôt a été réélu. Meilleure chaîne de magasins de bricolage de France.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 Les infos avec Julien Célier. Bonjour Julien. Ah, bonjour à tous. Cinq suspects bientôt mis en examen une semaine après l'attentat de Nice. Ils sont déférés aujourd'hui devant la justice. Il s'agit de quatre hommes âgés de 22 à 40 ans et d'une femme. Ils ont été en contact avec le tueur ou sont soupçonnés de lui avoir fourni une arme. Nice où la polémique sur la sécurité du 14 juillet rebondit. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, évoque des contre-vérités. Ce matin, le journal Libération accuse le gouvernement de mensonges et affirme qu'il n'y a avec une seule voiture de police municipale à l'entrée de la zone piétonne. Je suis choqué, indigné. Émilie, la touriste canadienne, s'est confiée à RTL ce matin. Depuis 2014, elle accuse deux policiers de l'avoir violée au 36 quai des Orfèvres. Hier, un non-lieu a été prononcé. Émilie va faire appel. Le parquet également. Il avait demandé le renvoi aux assises des suspects. Retour au calme dans le Val-d'Oise. Après une deuxième nuit de tension. à Persan et à Beaumont-sur-Oise, 15 véhicules brûlés. 35 feux sur la voie publique deux tentatives d'incendie contre une mairie et une école maternelle à l'origine de ces violences, la mort d'un jeune homme avant-hier, victime d'un malaise juste après son interpellation, il s'était interposé lors d'une intervention des forces de l'ordre, la gendarmerie a ouvert une enquête interne. Nouveau décès d'un migrant près de Calais, le 8 depuis le début de l'année, un homme d'une trentaine d'années est mort sur l'autoroute A16 percuté par un véhicule ou tombé d'un camion, son corps a été retrouvé cette nuit. La Bourse de Paris Elle a ouvert ce matin à l'équilibre. Hier, le CAC 40 avait gagné 1,15%. RTL, Tour de France 2016. L'étape du jour, Christian Olivier. 18e étape contre la montre pour grimpeurs dans les Alpes. 17 km entre salon et Megève. Christian Olivier, Laurent Jalabert. Premier départ. À 10h45, on décrypte le parcours avec vous, messieurs. Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert, bonjour Bonjour Après votre carnet de route matinale, présentation de la 18 e étape, c'est ce qu'on appelle une course de côte en vérité. C'est un contre-la-montre aujourd'hui entre Salonche et megève mais un contre-la-montre avec de la bosse. C'est la côte de Domancy, célèbre parce que Bernard Hinault en 1980 est devenu champion du monde sur le circuit de Salonche, distançant un à un tous ses adversaires dans cette côte de Domancy et ce sera bien l'élément central de ce contre-la-montre. 4 km de plat pour se mettre dans le rythme et les coureurs vont attaquer les, les pentes sévère de cette côte de Domancy. Un rendez-vous important, bien sûr, pour les hommes du classement général. Une victoire d'étape sera en jeu. Mais là, ce sont certainement les favoris pour la course au maillot jaune ou pour le podium qui seront les plus actifs. Quintana a marqué le pas hier. Il a montré ses limites. Il n'est pas incisif. Euh, je ne crois pas en mesure de pouvoir aujourd'hui nous surprendre et remporter ce contre-la-montre. Richie Porte a de bien meilleures chances de revenir dans la course. Il est en confiance, Richie Porte. Il sait qu'il peut revenir sur le podium. Euh, il a perdu du temps. Le premier week-end, à Cherbourg, sur un incident mécanique, une crevaison à 4 km de l'arrivée, 1 minute 45 de débours à ce moment-là, c'est une course contre la montre qu'il a engagée depuis plusieurs jours déjà et aujourd'hui c'est l'épreuve chronométrée, c'est un spécialiste il aura à cœur d'essayer de, de faire un grand chrono pour venir sur le podium 18 e étape à suivre sur l'antenne de RTL Bonne journée Laurent Jalabert. merci ah, Merci Christian, merci Laurent, à tout à l'heure les amis Partagez la passion du vélo et encouragez vos champions avec Direct énergie fournisseur d'électricité et de gaz Un mot des courses à Deauville maintenant, les pronostics de Claude-Pierre Santy, il vous conseille de jouer le 8, le 10, le 11, le 6, le 3, le 9, l'As et le 4, je répète. 8, 10, 11, 6, 3, 9, As et 4, dernière minute, le 11. Le temps aujourd'hui, du soleil avec parfois un voile nuageux, quelques gouttes et quelques orages sur le flanc est du pays, les températures entre 19 à Rouen et encore 34 degrés à Nîmes, il fera 26. À Paris, très bonne journée à l'écoute de RTL, 10h et 4 minutes l'heure de retrouver Bruno Guillon et Caroline Diamant. Merci Julien Cellier. Prochain point sur l'information et sur RTL, ce sera tout à l'heure 11h. Bonjour, c'est Vincent. Soutenir les Restos du cœur, c'est offrir toute l'année une aide alimentaire aux plus démunis. C'est aussi proposer un accompagnement allant de l'hébergement d'urgence des personnes en grande détresse à l'accompagnement vers une location stable, car disposer d'un toit est une première étape de l'insertion sociale. Pour faire un don, rendez-vous sur www.restoducœur.org. On compte sur vous. Avec RTL. RTL.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 Bienvenue sur RTL, merci d'être la fidèle au grand quiz de l'été. C'est tous les jours, pendant tout l'été, entre 9h15 et 11h, avec... La doublure studio de France Galles, Caroline Diamant. Je le disais vraiment, si vous avez RTL.fr et vous êtes nombreux à regarder la radio euh, via le streaming vidéo, elle le fait extrêmement bien. C'est bluffant. Euh, Caroline Diamant, qui est là, comme chaque matin. Quel plaisir, Caroline, d'être avec vous euh, à, Merci. à ce micro. Alors, on, partage, a, on a lancé le défi selfie. Oui. Ça marche très, très bien. Rappelez le défi selfie du jour, Caroline. Le défi selfie, c'est un œil ouvert, un œil fermé, et c'est plus joliment dit en disant un clin d'œil. Coquin, sexy, euh, câlin, un oui, clin d'œil. Oui, bien sûr, un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil Faites comme un smiley en fait Que vous envoyez avec... Euh le hashtag RTL quiz un seul Z à quiz bien sûr et donc on choisira un candidat tout à l'heure pour jouer avec nous via les réseaux sociaux il y a le 3210 pour jouer également le standard RTL qui est là, vous envoyez RTL les trois lettres au 74 900. un nouveau voyage à Disneyland Paris s'offre à vous là maintenant pour cette deuxième heure, vous voulez le gagner vous vous inscrivez, il y a également 1000 euros cash à la clé si vous enchaînez 10 bonnes réponses aux questions que nous ne manquerons pas de vous Notamment à Olivier qui nous rejoint maintenant. Bonjour bon, Olivier Bonjour à vous deux Bonjour y plaisir. plaisir partagé, peut-être, parce qu'il paraît que vous avez une petite anecdote me concernant. Oui, euh, j'ai une révélation en fait. Est-ce que vous saviez Bruno que Caroline rimait avec praline Euh, alors écoutez, non Je sais que Caroline rime avec beaucoup de choses Mais Praline, ouais, je ne savais pas pourquoi Je pense, je pense qu'elle va moins faire la maligne là, Quand je vais lui rappeler ce petit souvenir euh, Quand on était allé la voir dans la maison de Ron Avec la bande à ruquet ouais. Et qu'on avait eu la bonne idée d'amener Un sachet de Praline Sur lequel elle s'est relevée comme sur un pot de fraise <rire> Ah oui, parce que je me demandais où je... Parce que je n'en achète jamais, des pralines. Ah. Elles étaient offertes. Non, alors mais là, fait, quand c'est offert, c'est mieux. Non, c'est pas ça. <rire> c'est que j'ai voulu être poli. J'ai senti que ça venait du cœur comme cadeau et je me suis dit, la moindre des choses, c'est de faire un effort surhumain et d'essayer de manger vos pralines. Enfin, si je puis dire. <rire> en tout cas, on va reprendre en disant les pralines que vous avez apportées ouais. et qui étaient sûrement délicieuses. Vous avez raison, c'est un plaisir trop rare que je me fais de manger des pralines pralines, pour des raisons précises, mais qu'est-ce que c'est bon Moi j'aime beaucoup les pralines, la brioche aux pralines, je sais qu'en Bourgogne notamment on fait ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, Olivier passons au-delà de ces considérations culinaires puisque vous allez être amené à jouer avec nous ce matin. Tout à fait ouais Vous allez être amené à nous consacrer une minute, une minute chrono, sans anecdote, que avec des questions. <rire> Là, c'est sérieux. Et des questions sérieuses, pas cucul cul à praline, si je puis me permettre. Ah non, non, non, ouais, non. Ça, non, ça non. fallait bien faire à un moment donné, oui. Ah, oui. <rire> Alors, on en est débarrassé, c'est bon. Bon, Olivier. Parce que je vous signale que vous, vous allez être celui qui va établir le, le score à battre pour ouais. cette deuxième heure et pour gagner le séjour à Disneyland de Paris. Mmh. J'enchaîne. ne mettez pas du tout la pression. Hein. Non. Et c'est le but, c'est une vengeance. J'enchaîne mmh. les questions, à vous d'enchaîner les bonnes réponses. Vous savez que si vous en avez 10 d'affilée, vous avez 1000 euros à la clé. Ok. Olivier, est-ce que vous êtes prêt Oui, fin prêt. Top chrono. Quel est le nom du liquide qui circule à l'intérieur des plantes La chèvre. Quel était l'instrument de prédilection de Django Reinhardt euh, La guitare. À la télévision, quel acteur interprétait le rôle de l'instit euh, Gérard Klein. Avec quelle personnalité Ariel Dombal est-elle mariée Euh. Bernard-Henri Lévy. Qui fut la première femme élue à l'Académie française Marguerite Yourcenar. Sur quelle île se situe la ville de Papeete Euh. Tahiti. De quel métal est la médaille du troisième sportif sur un podium layout. Quel est le plus grand port maritime européen Euh. Fou Marseille. Comment s'appelle la basilique qui domine Marseille justement ah, Euh. La, le. Hmm... La, la, la, la... Ah je passe. Quel acteur est le héros de la série télévisée K2000 euh, euh, David Azeloff. Comment s'appelle l'école d'Harry Potter euh, Poudlard. En quelle année Jacques Chirac est-il devenu président de la République pour la première fois En 1995. Oui, 1995. Poudlard pour l'école d'Harry Potter. C'est une bonne réponse. Ce bon vieux David Azaloff. Oui. Oui. K2000, et cette oui. époque bénie des années 80 où les gens pour ressembler à K2000 mettaient des petites tublites sur le devant de leur voiture ouais. et notamment... il, a moins bien, il a moins bien vieilli que la bagnole en fait. <rire> J'avoue Bon, vous avez bloqué et c'est dommage, vous avez perdu un petit peu de temps sur cette basilique ouais. qui surplombe la ville de Marseille C'est Notre-Dame de la Garde et oui Oui, je mets le générique d'entrée des joueurs de l'Olympique de Marseille pour saluer la venue du nouveau président de l'OM qui a été nommé depuis hier et saluer mes amis marseillais. Bon, vous savez que vous étiez très très bien parti. Et je nous, ne cache pas qu'en studio, on s'est dit on est parti pour 10 bonnes réponses d'affilée. Mais vous chutate. Sur la huitième question, quel est le plus grand port maritime européen ben Justement, vous me l'avez placé à Marseille. Il n'est pas à Marseille, il est à Rotterdam. Ah oui. Mais ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe plutôt pas mal parce que, à défaut d'avoir 10 bonnes réponses d'affilée, vous avez tout de même 10 bonnes réponses. Et c'est donc le chiffre que les auditeurs et les auditrices d'RTL vont tenter de battre d'ici à 11h pour vous souffler sous le nez ce séjour à Disneyland Paris qui, pour l'instant, de façon hypothétique, est à vous, cher Olivier. On aura la réponse tout à l'heure avant 11h, mais dans un premier temps, je vous offre avec Caroline une montre RTL. Et non pas les pralines. C'est très gentil. Mais je vous promets que vous en aurez quand même un petit... Un petit sachet. Eh bien, écoutez, écoute, avec, quoi qu avec, arrive. avec plaisir. On vous embrasse, Olivier. Moi aussi. Et continuez comme ça, vous êtes géniaux. Écoutez, quoi qu'il arrive, Merci. nous continuerons jusqu'à la fin de l'été, car c'est le grand quiz du même nom, grand quiz de l'été. Venez jouer avec nous maintenant. 32-10.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 Le grand quiz de l'été sur RTL Grand quiz de l'été, 10h15, c'est RTL. Vous voulez jouer avec nous? Le 32-10 vous attend, le temps d'écouter Justin Timberlake. I got that.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 I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that happen in my body When it, it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You won't like the way we rock it So don't stop that, that What? mm uh. qui en plus de ses talents de chanteur est un excellent acteur qui vient d'être choisi par Woody Allen pour être un des acteurs principaux de son futur long métrage. RTL, le grand quiz de l'été. Grand quiz de l'été, 3210. Vous êtes nombreux à nous appeler au standard de RTL, merci beaucoup. Ainsi que par SMS, vous envoyez RTL au 74 900. Puis, il y a le défi selfie lancé par Caroline tout à l'heure. Tout à fait Un très beau Delphi. Beau... Il <rire> faut savoir que depuis le début, elle dit le Delphi c'est fille. Eh bien c'est un Delphi, c'est un. Car relevé et... Marie-Lou. J'aime bien qu'on contracte les mains. Bien sûr. Mais effectivement, ça a été relevé par Marie-Lou. On a beaucoup aimé sa photo et elle a vraiment bien exécuté son clin d'œil. Euh, la bouche grande ouverte, un joli tatouage sur le bras. Elle est en voiture. La voiture est à l'arrêt. Dieu merci. Tout va bien. Et ça... c'est elle que vous avez en ligne. Hein. Bien sûr. Bonjour Marie-Lou. Oui bonjour, Bienvenue. bonjour à tous Bienvenue sur l'antenne d'RTL euh, Oui Merci. alors rassurez-moi, la photo est faite en voiture, vous étiez à l'arrêt Oui euh, bien sûr évidemment Mais vous êtes en train de travailler, <rire> je vois que vous êtes commercial Marie-Lou Voilà je suis commerciale, donc je suis en voiture et je me suis arrêtée pour faire une petite pause photo D'accord, vous euh, commercialisez quel type de produit De la publicité. De la publicité, très bien. Eh bien, Marilou, euh, je vais faire votre pub là maintenant, tout de suite, sur RTL, en vous vendant telle que la meilleure candidate du grand quiz de l'été. Enfin ça, il va, il, va falloir, il va falloir nous le prouver, bien sûr, en tentant de répondre aux questions de Caroline. Vous l'avez entendu Super tout large. à l'heure, maître étalon de cette nouvelle heure, il s'agit d'Olivier. Je parle de son score <rire> au jeu pour l'instant. Il a donné 10 bonnes réponses. Si vous avez 10 bonnes réponses, Amine, Bah, vous pourrez prétendre vous aussi gagner le séjour à Disneyland de Paris, d'accord euh, okay. Si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, en plus vous pourrez gagner un chèque de 1000 euros, puis alors si vous avez 11 bonnes réponses c'est quasiment dans la poche Nous sommes d'accord Marilou C'est bon, c'est noté Caroline a une minute à vous accorder, un peu plus même, mais une minute en tout cas pour poser des questions Top Chrono, c'est parti Quel est le prénom de la fiancée de Popeye Euh, Olive. Quel humoriste s'est fait connaître avec ses petites annonces Elie Semoun. Dans quel pays est publié le journal The Sun euh... En Angleterre. Quel est l'autre nom du bain turc Pass. Quel légume traditionnellement... tradi... tradi... <rire> euh, euh, est traditionnellement. Quel légume est traditionnellement. Cuisiné à la <rire> Paris Goul. Euh. Pass. Quel gentleman cambrioleur a été chanté par Jacques Dutronc Euh. Oh, Passe. Quel est le vrai prénom de Coco Chanel Euh, Passe, Passe. Dans quel département se situe le Fort Boyard Euh, oh, je passe. Qui a écrit Belle du Seigneur je Passe. Dans quelle ville se trouve la gare de la part Lyon. Sur quelle surface se joue le tournoi de tennis de Wimbledon Euh, Gazon. À quelle saison le bœuf est-il le plus fécond je Passe. Bon alors De toute façon vous pouvez passer longtemps pour le bœuf Il n'est pas très euh, fécond Il n'y a, y a aucune saison où il est le plus fécond C'est euh, mal. le bœuf C'était une petite ouais. euh, Pirouette euh, bien vu. ironique Cacahuète Bon alors euh, Traditionnellement <rire> Chère Caroline <rire> Le légume cuisiné à la Barigoule, c'est l'artichaut. On va revenir sur quelques-unes de vos réponses, mais une bonne réponse pour Elie Moon, c'est lui qui s'est fait connaître avec ses petites annonces. Je ne résiste pas au plaisir d'en réécouter une. Bonjour, c'est Mercedes Jeanine. <rire> c'est pour pousser la gueulante. On n'est pas contente. C'est pour voler dans les plumes à la jante masculine. Bonjour les hommes. Samedi dernier, voilà typo balto que je croise un jeune homme. bon comme un dieu. Le portrait craché d'Eddie Michel. Salut Eddie. <rire> Avec Franck Dubosc. Le gentleman cambrioleur, chanté par Jacques Dutronc Arsène Lupin, interprété à l'époque dans la série télé par Georges Descrières. Oui. Mais c'est un gentleman. Oh, belle voix. Euh, quel est le vrai prénom de Coco Chanel? Euh, il faut savoir que Coco c'est un surnom qui lui est resté de sa période au musical, mais le vrai prénom de Coco Chanel c'était Gabriel euh, Alors bon, le département où se situe le Fort Boyard, là vous allez me mettre Chonchon, Marilou. Ah donc on ressort le générique de 1972. Non, je... voilà, Marilou, Marilou. Ah, ça le ça département où se trouve le Fort Boyard, <rire> c'est la Charente-Maritime. Charente-Maritime. Vous faites très bien le père Fourard. Et ben, vous savez quoi euh, Je le fais d'autant mieux que vous allez me voir à ses côtés très bientôt sur France 2 puisque j'ai enregistré juste avant l'été Fort Boyard et je vais participer à Fort Boyard cet été. <rire> oh Surtout, je ne veux pas rater ça. Et alors quand je parle comme ça, c'est parce que j'ai beaucoup souffert à la fin de l'émission. C'est marrant, il ne m'invite jamais moi. <rire> Albert Cohen a écrit « Belle du Seigneur », ce qui a la finalité euh, cher Marilou, euh, nous donne cinq bonnes réponses. Ouais. Ça va être insuffisant pour le séjour et à Disneyland oui. Paris mais en tout cas je vais vous offrir une montre RTL avec Caroline ça nous fait plaisir d'accord super et ben merci beaucoup merci vous à vous pour votre selfie bonne journée bonne journée au bonne revoir journée et la surface où se joue le tournoi de tennis de Wimbledon c'est bien entendu le gazon très bien comme Florian je vais sortir sur cette vanne euh... qu'on embrasse Florian. qu'on embrasse bien sûr on va revenir en direct sur RTL vous voulez faire mieux qu'Olivier vous voulez donner plus de dînerie 10 réponses et repartir avec le séjour à Disneyland Paris ben, on vous attend 32 10 ou alors par SMS vous envoyez RTL au 74 900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 LLD 37 mois, 30 000 km, Sous réserve d'acceptation, crédit par Détails sur PeugeotWebStore.com Le grand quiz de l'été Sur RTL <rire> Tu m'as dit que j'étais faite Pour une drôle de vie J'ai des idées dans la tête Et je fais ce que j'ai envie Je t'emmène faire le tour De ma drôle de vie Je te verrai tous les jours Si je te pose des questions Qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, c'est drôle de poème, et viens avec moi. On est parti tous les deux.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 Me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aide droit. Les uns les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me te donne tout. de la chanson pour euh, Ma Drôle de Vie de Véronique Sanson je dis l'original puisque ça avait été repris ensuite avec, avec brio avec brio Géraldine Nakache, et elle ouais, Géraldine Nakache dans le film Tout ce qui brille c'est RTL 10h30 RTL le grand quiz de l'été le grand Vous êtes sur RTL, on s'amuse, vous vous amusez, on s'amuse tous et en plus il y a des choses à gagner, des cadeaux, des séjours à Disneyland de Paris et le record à battre pour cette deuxième heure, c'est 10 bonnes réponses et je crois que Giuseppe va essayer de le battre. Bonjour Giuseppe. Bonjour, bonjour. Bonjour Giuseppe. Bonjour. Ça fait forcément rêver votre prénom <rire> je, je vous le dis. Ça, ça, Pourquoi oh, Parce qu'on entend l'Italie, on sent la pizza qui sort du four, on voit ah. vos sourires, les regards que vous portez, toujours aimants et agréables sur les femmes. Ah, voilà. ça, les, les femmes, pour nous, c'était quelque chose de, de sacré. Ah, mais quel accent Alors, il paraît qu'en plus, avec cette voix magnifique, vous êtes chanteur lyrique. Oui, je suis un d'opéra. là. Oh là là, quelle merveille Un, un petit extrait d'un air d'opéra, juste pour nous et nos auditeurs d'RTL. <Sus> C'est oui je voilà. vous épouse, bravo là. Giuseppe Là alors, honnêtement <rire> moi là vous m'avez vous m'avez cueilli et pourtant je peux le faire aussi si je me concentre, attendez deux secondes <rire> Quel escroc mais quel escroc Oui je sais Bon euh. Giuseppe, Giuseppe. Oui. Vous avez des, des, des, des, des, des, des tonnes de passions, de hobbies. Alors vous êtes chanteur l'Éric, on vient de le dire. En revanche, expliquez-moi, vous avez eu la chance de jouer le rôle du pape dans une pièce de théâtre Oui. Vous avez vu le pape Oui, alors en Italie à Rome. Oui. Euh, j'ai joué une pièce de théâtre, je faisais le pape. Donc, euh, et euh, pendant, pendant l'entraite, j'ai je, je joué dans ma loge. Oui. J'entends n'entends pas à la porte. Je croyais que c'était les, les, les, les spectateurs qui venaient pour me demander des holographes et des photos. Oui. Et donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est encore... On vient encore m'emmerder à ce torsuit. <rire> et donc, j'ai dit, oui, entrez. Et je, je vois je vois arriver un monsieur devant moi. C'était le pape. C'était Jean-Paul II. Ça fait quel effet Mais vous savez... Euh, je que je si, pareil, en fait. Je ne savais plus si je marchais sur la tête ou les pieds sur les mains. C'est extraordinaire. C'est émouvant. Oui, mais euh, je suis arrivé sur scène pour le deuxième acte. Je tremblais comme une feuille. Est-ce qu'il a été satisfait de votre prestation Alors il m'a dit, euh, parce que dans, dans cette pièce je chantais aussi. Alors il m'a dit, mais comme chanteur, c'est splendide. <rire> mais ne vous engagez jamais dans les autres. <rire> <rire> très belle anecdote, Giuseppe, tu sais, vraiment. Bon, très touchant. Eh bien, nous allons jouer, et là, ce n'est pas votre jeu d'acteur que je vais tester, c'est votre qualité de joueur dans les réponses aux questions que je vais vous poser. Pendant une minute, vous tentez de donner au moins 10 bonnes réponses pour le séjour à Disneyland Paris, oui. d'accord Et puis si vous enchaînez 10 bonnes réponses d'affilée, c'est en plus un chèque de 1000 euros. Est-ce que vous êtes prêt, cher Giuseppe Oui. Eh bien, top chrono, c'est parti Quel acteur adore les sushis dans le film Chouchou Je ne sais plus. Vous passez. Quelle ville a récemment inauguré la cité du vin La cité du vin passe. Quelle pâtisserie porte le nom de deux villes françaises Il y a la... Y a la, la, la... Euh, euh, euh... Vous ne savez pas où passer Oui. Quel acteur incarne Tom Delorme, le propriétaire des lieux dans Camping Paradis C'est euh, euh, je, je sais je passe. Quel non. poète a écrit Le Pont Mirabeau euh, Baudelaire. Comment s'appelle la petite pilule bleue... Pardon, qui... Diora, euh, oui. Oui, la, la pilule petite... polymère, pardon. Oui, qui, euh, comment s'appelle la petite pilule bleue qui revigore la libido Je sais pas, je passe. En tennis, combien y a-t-il de tournois du Grand Chelem Et Wimbledon Roland-Garros ça fait 2 Mendo ça fait 3 monte Carlos ça fait 4 oui, Il y a Roland-Garros, l'US Open Wimbledon et l'Open d'Australie et 4, et on vous compte le 4 Bon on va revenir euh, sur les réponses de Giuseppe oui. chère Caroline Alors cet acteur dont vous avez garé le nom et qui nous a tant fait rire J'adore l'histoire C'est Gadel Ah, si. Oui. Eh oui. Alors, la ville qui a récemment inauguré la cité du vin, c'est Bordeaux. Et on se doute pourquoi c'est cette ville hein, et non une autre. D'autant plus que c'est une très belle ville. Il y a un très bel opéra et j'ai eu l'occasion d'y chanter sur c'est Alors, cette délicieuse pâtisserie qui porte le nom de deux villes françaises et qui est assez légère à déguster s'appelle le Paris-Brest. Et enfin, c'est Laurent Ournac, qui incarne Tom Delorme dans Camping Paradis. Alors, le poète qui a écrit le pont Mirabeau, je vous l'accorde parce que vous avez corrigé votre première réponse, c'est Guillaume Apollinaire. La petite pilule bleue qui revigore la Libédo, c'est le Viagra. Et ah. le tournoi du Grand Chelem, même si vous avez donné le bon chiffre, même si vous n'aviez pas exactement les, les bons tournois, parce que Monte-Carlo ne fait pas partie des tournois du de Grand Chelem. Mais c'était quatre. Bon, UCP, ce sera insuffisant pour le séjour à Disneyland oui, de Paris, mais on va vous envoyer une... Montre elles et vous féliciter une nouvelle fois pour votre carrière et vos talents nombreux bravo à vous UCP, on vous embrasse merci bien puis je vous souhaite bonne chance et puis continuez encore comme ça parce que vous avez des émissions et qui sont superbes et vous n'êtes pas pas assez chanteurs, chanteur talent. Ah oui, ah. un chanteur d'opéra, oui, c'est vrai. Oui. Mais il y en a quelques-uns, notamment dans l'équipe de, de Laurent Ruquier. J'ai entendu Moi deux, trois fait. fois euh, oui. Pierre Bénichou se lancer dans des airs d'opéra. Oui. Et il le faisait avec Brio. Ariel Dambal aussi. On vous embrasse, UCP. Allez, vous restez sur RTL, vous continuez à jouer. Le score à battre, c'est celui d'Olivier. 10 bonnes réponses pour tenter de gagner un séjour à Disneyland Paris. Vous jouez maintenant, 30 de 10 Et vous trouvez ça normal Isabelle Saporta sur RTL. Fumez-moi chaque week-end dans la France de nos terroirs, je vous montrerai sa richesse, mais aussi la montagne de normes absurdes auxquelles nos artisans sont confrontés au quotidien. Et vous trouvez ça normal Isabelle Saporta, auteur du livre « Foutez-nous la paix » chaque week-end à 8h40 et 12h55 sur RTL. Les armes de Cambras. Qui nous fait découvrir des vins fruités nés sous le soleil Les Ormes de Cambrasse. Qui nous fait déguster des vins ronds et frais, qu'ils soient rouges, blancs ou rosés Les armes de Cambrasse.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 Et maintenant, qui nous propose aussi des vins moelleux, blancs ou rosés à déguster bien frais Les ormes de Cambras. Tout le monde se retrouve sous les ormes de Cambras. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL. Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Vous vous sentez capable de battre le score de 10 bonnes réponses Eh bien, venez vous mesurer au grand quiz de l'été. C'est tous les jours sur RTL. Vous vous inscrivez en appelant le 3210 ou bien dès maintenant, vous envoyez RTL au 74-900. On va jouer ensemble juste après Man at Work. Who can it be now? Who can it be now? Can it man? I've done no harm I can see, it's just my fantasy Mais Network sur RTL Le grand quiz de l'été Caroline Diamant, Bruno Guillon sur RTL, sur RTL Moi je me dis que Noël, Elle écoutait RTL, elle s'est dit à un moment Mais c'est faisable, je peux donner plus sûr. De 10 bonnes réponses et gagner de séjour à Disneyland Paris pourquoi, pourquoi je ne prendrais pas Une minute de mon temps pour jouer avec Caroline et Bruno Ah bah oui, puis c'est une minute Somme toute fort agréable Et bien on va le voir tout de suite, bonjour Noël. Bonjour Bonjour Naël de Longui Comment on se retrouve Bruno Eh ben oui, bonjour dites Comment donc, ça Dites donc, non, dites donc Dites-moi comment on ça On sait déjà Oui, dites-moi On a déjà joué ensemble il y a quelques années sur une autre radio Oh, vous <rire> savez, j'écluse <rire> J'écluse les radios Est-ce qu'ils vous avaient porté chance à l'époque Oui, j'avais gagné Eh bien écoutez, alors j'espère que ça va être à nouveau le, le cas aujourd'hui Naël, vous habitez bon, Longui Oui, c'est ça D'accord, euh, vous faites quoi dans la vie Là, je suis actuellement étudiante infirmière, dernière année, uh -huh. et euh, là, actuellement, je travaille. D'accord, donc, voilà. donc ça veut dire qu'en <rire> parallèle de vos études, vous travaillez déjà dans l'univers hospitalier, ou alors vous êtes... Sur... Ça, oui. Là, je suis dans une clinique de recherche au Luxembourg, donc... Euh, D'accord. Voilà. Bon, bon, on en profite pour saluer voilà, le personnel hospitalier à l'écoute euh, d'RTL le matin. Nawel, vous êtes oui. passionné par le tennis C'est ça, oui, j'étais à Roland-Garros euh, il y a même pas un mois. Uh -huh et euh, avec mon copain on a été voir Djokovic à et tout c'était est génial est-ce que vous avez un joueur de tennis fétiche euh, Djoko Djoko bien <rire> sûr aussi. Djokovic bon Nawel je sais pas s'il y aura des questions sur le tennis c'est possible, ça arrive de temps en temps on a <rire> eu Wimbledon tout à l'heure, pourquoi pas euh, oui, des, questions, des questions Caroline va vous poser d'accord, une minute mm -hmm. de questions incessantes si okay. vous avez un minimum de 10 bonnes réponses vous pourrez prétendre gagner le séjour à Disneyland Paris à la fin de 7 heure. pour l'instant c'est okay. Olivier euh, qui a eu 10 bonnes réponses et si alors en plus vous avez 10 bonnes réponses d'affilée c'est 1000 euros cash, d'accord Nawel Ouais. Ok, mais je suis vraiment nulle alors. Euh... Mais. Oh non non non. Non. pas partir comme oh, ça. Si. Non non non. Il faut pas partir. Non là là je veux l'œil du tigre. Nawel. On redresse la tête. Ok, c'est bon. Je veux parti. une Nawel de la Win. C'est bon, c'est parti. Attention. Une minute, c'est parti. Quel peintre néerlandais avait une oreille en moins? Van Gogh. Comment appelle-t-on l'animal imaginaire que l'on chasse dans les montagnes oh, je... Quelle série française se déroule au sein d'une entreprise d'agents artistiques euh... ah, je... Je... Je... En géométrie, on dit d'un angle de 90 degrés qu'il est... Droit. Quelle célèbre salle de spectacle est indissociable de Bruno Cocatrix Je sais pas. Qui a composé la marche turque Oh, je sais pas Quel roi a retiré de la roche l'épée Excalibur Ah Arthur Non, je ne sais pas Dans quel jeu retrouve-t-on Madame Pervanche ou Professeur Violet Aucune idée Quel personnage mythologique a vu ses ailes fondre au soleil Aucune idée Quelle blonde emblématique est surnommée Bébé Ah, Bébé, pardon Qui est l'auteur de l'essai Indignez-vous Je sais pas. C'était une catastrophe. fan <rire> et celle qui nous avait laissé quitter il n'y a, y a pas très longtemps. Bon, alors, Nawel. Mm -hmm. Nawel, j'avais dit l'œil du tigre. Oui. Mais l'œil du tigre ouvert. <rire> on, non, va dire, on va revenir. <rire> elle, elle avait l'œil, c'est le tigre qui n'était pas sûr. là du tout. Et elle avait l'oreille. Elle avait l'oreille également... Euh, pas comme la, la Vincent Van Gogh, votre première réponse qui était bonne. Comment appelle-t-on l'animal imaginaire que l'on chasse dans les montagnes on a tous eu ça, petit, un papy, un oncle qui nous emmenait à la chasse au Dahu, cet animal qui a, une partie, qui a une particularité. Les deux pattes qui sont à flanc de montagne sont plus courtes. Et donc, du coup, quand on l'appelle, il se retourne, il tombe et c'est comme ça qu'on l'attrape. Vous connaissiez pas okay. ça Non, je non. suis une fille de, de la ville. D'accord. <rire> je suis née dans la ville. Vous connaissez le chanteur, quand même, Étienne <rire> Dahu. <rire> oui. Lui je connais mieux. Très bien. Alors, 10 c'est la série française qui se déroule au sein d'une entreprise d'agents artistiques. L'Olympia, c'est la célèbre salle de spectacle, indissociable de Bruno Coquatrix, qui a composé la marche turque. C'était Mozart. Dans quel jeu retrouve-t-on Madame Pervanche ou le professeur Violet dans le salon avec le chandelier ou bien dans la chambre avec un revolver Et Il s'agissait du Cluedo et le personnage mythologique qui a vu ses ailes fondre au soleil, c'était Icare. Et puis je ne résiste pas au plaisir, même si vous m'avez donné la bonne réponse euh, concernant bébé Brigitte Bardot. Je résiste pas au plaisir de réécouter un petit extrait de Brigitte. Sur la plage abandonnée Coquillage et crustacé. Coquillage et crustacés. Qui l'eût cru déplore la perte de l'épée. Qui depuis s'en est allé. Bon, Nawel, vous l'avez compris, le score sera insuffisant pour le séjour à Disneyland Paris. Avec ouais, seulement quatre bonnes réponses, mais vous repartez avec une montre RTL. Génial, super Nawel, je vous embrasse. Mais je vous embrasse aussi, à bientôt Et puis bonne continuation Et, et ben, bien, très ouais, bientôt, à très bientôt <rire> Et un bisou à mon chéri Et <rire> bien on embrasse votre chéri, comment s'appelle-t-il Thomas Et on embrasse Thomas Bon, voilà. ça veut dire qu'on a encore un petit peu de temps pour jouer avec vous Vous êtes de l'autre côté de la radio, venez dedans maintenant Vous envoyez RTL par SMS au 74 900 C'est le grand quiz de l'été Vous voulez gagner un séjour à Disneyland Paris Ou 1000 euros, on va jouer juste après ça Ce n'est pas par hasard si Saintior est le officiel de l'équipe cycliste Direct Energy. Riche en minéraux, saint hydrate les cyclistes pendant et après l'effort. Et pour gagner, choisir la bonne eau, c'est essentiel. Avec ceinture cet été, ça va fort, très fort.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 Le grand pouce de l'été sur RTL Bruno Guillon, Caroline Diamant Nouvel album de la grande Sophie, la place du fantôme, voici un titre qu'elle chante en duo avec le comédien Nicolas Lee les porte-claques Les années qui défilent et je regarde en face Les portes claquent sur mes joues des questions à devenir fous Vu, vu, vu le temps qui presse Les traces sur mes joues Laissent maladresse. maladresses Pourquoi on s'est dit-tu De toute façon, on ne se reverra plus Elle était jolie l'histoire Elle s'envola. Mais le silence m'a laissé croire Que j'avais commis un crime Elle était dans ma mémoire Au bout du rêve, loin de la routine L'indifférence d'un demi-roi Que quelques coups de chevrotine En ne seul, revu vu, vu, vu le temps qui passe Les années qui défilaient, je regarde en face Les portes claquent sur mes genoux Les questions à devenir fous Vu, vu, vu le temps qui presse Les traces sur mes chaulaises et maladresses pour oh. De toute façon, on se reverra plus. Oui, je sais, je m'attache au regard, aux souvenirs. Je les dessine à la gouache quand tu ne sait plus revenir. Will you remember my hand? Cursing the milk of your skin would be a million atoms. Celebrate the love we've seen We never met again Then yeah, time goes by Search into the room, we find the lights Do I Over my face On your tongue, this is how it tastes Just yeah, then time goes by We look to the moon, nothing left behind To hell, are we are standing here Cause anyway, we never meet again Colali, aux côtés de la Grande Sophie, c'était les portes claques sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant, le grand quiz de l'été sur RTL. Alors que chez nous, les portes s'ouvrent en grand pour les auditrices et les auditeurs d'RTL pour jouer avec nous au grand quiz de l'été. Oui Non pas avec la Grande Sophie, mais avec la petite Caroline. <rire> et j'ai choisi petite alors qu'il y avait d'autres adjectifs à ma disposition. Délicieux. Mais c'est fini l'autoflagellation, c'est l'été, l'été, tout le monde est heureux, tout le monde est content, en tout cas c'est ce que je vous Souhaite à tous, et c'est que ce jeu que je et c'est ce que je souhaite et c'est ce que je souhaite à Jérôme. Oui, Jérôme moi. Ah oui d'accord. Alors ça par contre, ça n'est pas de ma faute. C'est François Touchard, <rire> le réalisateur. Moi, ça me <rire> fait toujours plaisir d'entendre ça. Bonjour Caroline, bonjour Bruno, bonjour Jérôme. Vous pouvez pas savoir comme je suis content de jouer avec vous ce matin. Eh ben ça fait très plaisir. C'est un plaisir de vous accueillir en tout cas. Ça s'entend dans votre voix, vous avez une grande gaieté Vous nous appelez de près de Saint-Etienne, n'est-ce pas Oui, c'est ça, un petit village qui s'appelle la, la Tourette Tout près de saint bonel château Qui est connu aussi pour euh, être la capitale de la boule Je connaissais un gilles qui qu habitait là-bas moi. <rire> un noble <rire> Gilles de La Tourette, exemple. Bon, alors Jérôme Et, et oui. on ne reviendra pas non plus sur la capitale de la boule En revanche, je vais vous demander Quelle est votre profession Oui, je suis cuisinier dans une cantine scolaire Oh, vous me seriez tellement utile oh. à la maison, <rire> si vous saviez je voudrais saluer moi les gens qui travaillent dans les dans les cantines et les cantines scolaires. Je sais qu'ils font beaucoup d'efforts pour essayer justement euh, et, et, et malgré ce que peuvent dire les étudiants, les collégiens et autres euh, et autres lycéens, je sais qu'ils font beaucoup d'efforts derrière les fourneaux pour avec les moyens qu'on leur donne essayer de fournir des repas euh, équilibré. équilibrés et de qualité. Donc voilà, par votre voix, Jérôme, je voudrais saluer tous les gens qui, euh, qui sont dans ce métier-là. Messieurs, salut salue tous mes collègues. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'efforts et que, je les cantines on mange très très très bien, vraiment sens. équilibré. Et puis les enfants sont contents mais... Il y a des belles animations, donc c'est vrai qu'on s'éclate C'est parfait <rire> C'est bien, ça a changé depuis que nous étions jeunes <rire> alors, Enfin moi c'était récemment Mais je parle pour Bruno euh... <rire> Bon Jérôme oui. Vous avez un score à battre Ce matin, 10 bonnes réponses C'est le score C'est en début d'heure, bon alors j'enchaîne les questions Je vous souhaite d'enchaîner les réponses Bonne tant qu'à faire Pour tenter de repartir peut-être avec 1000 euros, Peut-être avec le séjour à Disneyland de Paris Est-ce que vous êtes prêts Oui, super prêt. On y va Dans quel sport s'illustrait Alain Prost euh, La Formule Comment appelle-t-on les narines du cheval Les naseaux. Comment s'appelait le premier avion supersonique commercial euh, Boeing. Quel animal peut-être d'opéra ou de bibliothèque Le rat. Quelle échelle mesure la magnitude des séismes euh, Je ne sais plus. Dans quelle Et ville peut-on peut voir un éléphant mécanique de 12 mètres de hauteur Barcelone? Le jean a été inventé par Levi Strauss, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Comment se prénomme la petite amie de Superman? Je ne, sais, euh, euh, je ne sais plus. Qui est l'auteur du roman Le nom de la rose? Euh, Coppola? Le quel marsupial emblématique de l'Australie se nourrit exclusivement de feuilles d'eucalyptus? Le koala? Quelle femme de président de la République surnommait-on tante Yvonne? Pas. Quel astre peut-être rouge de miel ou pleine Lune Dans quel film Mel Gibson exhibe-t-il son, son postérieur avant une bataille euh, Brabant Exactement, je vais fouiller parce que je revoyais le joli euh, <rire> de <Mel> Gibson <rire> Et il paraît qu'il n'a pas de doublure Et il paraît qu'il n'a pas de doublure, exactement Bon, on va revenir sur vos différentes réponses avec Caroline si vous le voulez bien oui. Jérôme Le premier avion supersonique commercial hein, n'est pas le Boeing Concorde, mais le Concorde oui. Eh oui, après. en service de 1976 à 2003 et je remercie personnellement Eric Serra qui m'a permis de l'accompagner à New York en Concorde Ouh. voilà, petit message personnel c'est avec l'échelle de Richter qu'on mesure la magnitude des séismes Et enfin, l'éléphant mécanique de 12 mètres de haut, vous l'avez placé à Barcelone. Il va falloir le remonter un tout petit peu vers Nantes. Et il y a l'auteur du roman Le Nom de la Rose. Ah oui, j'ai dit quoi C'est Umberto Eco, vous avez dit Coppola. Alors, c'est vrai que ça a été porté au cinéma, mais... Je ne crois pas que ce soit Coppola qui l'ait porté au cinéma. Non, non, c'est Jean-Jacques cano avec Sean Connery. Excellente adaptation cinématographique, c'est la musique derrière. Et, le, et les débuts au cinéma de Christian Slater. Ouais, avec une scène d'un érotisme euh, divin. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans tous les détails du film. On va surtout vous donner euh, le nombre de vos réponses. Vous deviez euh, avoir 10 points à minima pour tenter de repartir avec le séjour à Disneyland Paris. Est-ce que vous avez eu ces 10 bonnes réponses Eh bien, je vais vous le dire. Olivier Mais je vais vous le dire juste après ça.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 commande de l'heure. Jérôme oui. Le total de vos bonnes réponses à votre grand quiz de l'été ce matin, c'est 7 bonnes réponses. Ah, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, mais ça va suffire pour vous offrir une montre RTL qu'on vous envoie très rapidement. Je vous embrasse, très cher Jérôme. C'est si gentil. je vous embrasse aussi Caroline et Bruno, et puis je vous souhaite un très bel été. Et merci beaucoup. Il sera beau oh. grâce à vous. Oh là là, c'est l'heure du biberon. Oui, c'est ça. On <rire> vous embrasse. Il a joué avec nous en début d'heure. Olivier, à côté de quand Olivier Yes, Olivier, oui. qui avait offert des pralines à Caroline C'est l'effet praline qui a, qu a, qu a fait la différence bah, Ça sûr, vous a apporté chance, visiblement Vous avez cumulé 10 bonnes réponses Eh bien, j'ai envie de vous dire bravo, j'ai envie de vous dire c'est gagné Bravo Ah, vous êtes géniaux Vous le séjour savoir. à Disneyland Paris est pour vous. Alors, je vous redonne le détail, c'est important, c'est pour quatre personnes. Vous allez découvrir le nouveau spectacle Mickey le magicien et chanter avec les héros de la Reine des Neiges. Vous serez logé à l'hôtel Sequoia Lodge. On vous offre les déjeuners et vous avez les accès illimités pour les deux parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios Ah oh, bah c'est génial, mais comment vous dire combien je vous remercie euh, pour ce, ce, ce, ce, ce rayon de soleil que vous nous offrez tous les jours, et puis quand on gagne c'est encore mieux Et bah, <rire> écoutez, je, je suis ravi qu'on puisse vous offrir ça en plus, Olivier on vous embrasse Et alors vous savez quoi, euh, pour vous remercier, non seulement vous allez avoir le, le sachet de Praline, ça c'est prévu, mais en plus je vais vous rajouter quelques petits pansements pour, euh, pour euh, Caro, parce que je vends des pansements Oui. D'accord. Ben on a ah, pas okay. besoin. Au cas, au cas où vous auriez un peu les chevilles qui gonflent. Oh, c'est donc... pas le cas de Caroline vraiment. Non non écoutez. Non, vraiment j'ai beaucoup de rondeur mais ni le melon ni les chevilles gonflées. Ah, <rire> non. Et Foamlite Convatec c'est le meilleur francement au monde voilà. Ça y est j'ai le pelcée donc. Euh, Merci. Monsieur le directeur vous pouvez préparer le chèque. Voilà. <rire> Merci Olivier, on vous embrasse. En tout cas profitez bien de Disneyland Paris. On va finir, euh, on va finir sur ça. Allez on va vous retrouver. Demain, bien entendu, sur l'antenne d'RTL Des 9h15, chère Caroline Sans pansement, je vous fais un bisou oh, <rire> Moi aussi, je vous embrasse Vous écoutez RTL, il est 11h Les infos avec Julien Cellier. Et on file tout de suite sur le Tour de France, 18 e étape matinale. RTL Tour de France 2016. Un contre-la-monde pour grimpeurs dans les Alpes, 17 km entre Sallanches et Megève, Nicolas Georgerot, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL, vous suivez les premiers départs. Exactement, avec ce contre-la-montre de 17 kilomètres qui sera favorable aux grimpeurs et qui va sans doute enteriner en fin d'après-midi la mainmise de Chris Froome sur ce Tour de France 2016 contre la montre dont le point d'orgue est évidemment la côte de Domancy, théâtre euh, du Sacre, notamment de Bernard Hinault, devenu champion du monde ici à Salange en 1980. C'est une côte qui est abordée dès le quatrième kilomètre et avec une pente qui est à 11% par moment. Les premiers coureurs se sont élancés le premier a été Sam Bennett l'irlandais de la formation allemande Bora qui s'est énoncé à 10h51 et qui va servir de référence il va arriver d'ici un petit quart d'heure maintenant et évidemment en toute fin d'après-midi on suivra les places pour le classement général avec le départ notamment de Romain Bardet à 16h47, neiro Quintana 16h50 et puis ensuite eh bien, Adam Yates 16h53 Bok Molema 16h56 et le dernier ce sera Chris Froome le maillot Qui s'élancera à 16h59? A tout à l'heure, Nicolas. À la une également, Bernard Cazeneuve qui saisit l'instant.